Enchanté, moi c'est Nicolas Vas-y, viens, au bois un verre Ou si tu veux, on le fait tout de suite Vite, puis je te ramène après Bouge pas, laisse-toi aller Pour un soir, je serai ton hôte Qu'est-ce qu'il y a T'hésites ou quoi Si c'est pas toi, ce sera une autre Les plans cul, c'est mon quotidien difficile de me confier C'était pas mal mais on se quitte demain Faudrait quelqu'un pour me conseiller Le problème c'est la routine Quand les jours se ressemblent Ce qui me tue c'est l'ennui Est-ce qu'on finira ensemble Le célibat me fait souffrir De solitude La vie de couple me fait souffrir De lassitude Le célibat me fait souffrir De solitude La vie de couple Souffrir de lassitude Mon amour ça fait huit ans C'est pas tous les jours évident C'est pas par manque de sentiments On s'aime toujours mais autrement On dort dans le même lit Mais on s'éloigne petit à petit L'impression d'être devenu transparent Et si tu te trouvais un amant Un resto, un week-end C'est trop fatigant Si on reste ici tout le week-end, est-ce que tu me trouveras encore attirant Le problème c'est la routine, quand les jours se ressemblent Ce qui me tue c'est l'ennui, est-ce qu'on finira ensemble Le célibat me fait souffrir de solitude La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude Le célibat me fait souffrir de solitude La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude l'habitude le seul me fait souffrir de la solitude de cette étude le seul me fait souffrir de la solitude depuis qu'elle est plus là j'ai l'impression d'être bête j'ai la tête ailleurs je sais même plus si ça va je regrette même nos prises de tête j'avoue que je vais comme plaindre et ça depuis qu'elle est plus là faudrait peut-être que j'arrête